Toute ma puissance vient Mon humeur, c'est à m'aider. Toute ma puissance vient l'an. Mon humeur, c'est à m'aider. Allez, désolé, dans beaucoup de quartiers sensibles. Tes personnes, comme voiture sensible. Et comme téléphone sensible. Ou un assassin sensible. Tu vas vite dégager comme barrette sur le rein T 4-4 full option vite teinté Je suis avec l'équipe On est éméché chez... On grille les feux il faut se dépêcher Chez nous on splash 3 siro Après 23h on est plus mimi Le terrain c'est pas sans Siro. Le guetter c'est pas mal Genie Je vais leur rendre la monnaie de la pièce Y'a que le shit qui m'apaise Je suis choquant comme un coup de teaser. C'est pas des punchlines C'est des coups de presse Vous êtes pas dedans gros ça fait flipper je l'ai meilleur que toi, tu peux vérifier mes skins. Je plains tous tes héritiers. Tes couplets sont trop longs comme un lundi après m'pédé Tu dis que tu vas nous faire faire le pendant que nos clips passent à la télé. Tu gèles sur ton pote pour père Toute ma puissance violence Dans plusieurs parties du globe, for top, on rentre jamais on toque Des rimes j'en ai un paquet en tonne Pour quelques dizaines d'euros je t'en donne Ah le jean est harmonisé Le crime est organisé, les gars. Ce soir, je veux m'amuser. Je suis avec ma bitch, lumière tamisée. Fuck toi, le Panama n'a besoin de personne. On s'est fait seul, maintenant l'heure sonne. Quand il rappe, ça Je J'suis dans le club comme Nicky Larson. Je n'ai pas vu de rappeur aussi du y que nous, ça fait une date. Quand je la gagne elle me récite mes textes par cœur. Ils prennent des avances de la valeur d'un clé au 4 et derrière font les gros six, putain ils ont pas. toujours peur. voulu faire le tour de la planète. Reprends le rap avec ma palette. Ils veulent faire les gros mais chrome des canettes. Non, les gars sont pas honnêtes. Pas le temps pour tes paroles en l'air, moi j'économise pour le dernier, classe à 45 PM, pour les bonhomme, après 48 heures de garde à vue, les chants comme Louisie, DL5 Ah merde Toute ma puissance vient dans Mon c'est à m'aider Toute ma puissance vient dans Mon lumeur c'est à m'aider Now you know I'm out of <laughs> hot,